Thank yeah. you. Sur Radio GameOzo 107 FM. Vous nous écoutez peut-être eh depuis notre site internet www.radiogameozo.eu. Nous vous en remercions. Vous êtes aujourd'hui dans le cocon de la bulle. Merci à tous pour votre fidélité. Et aujourd'hui, eh avec euh, moi, euh, Jean-Baptiste et euh, Clément, ainsi que Monsieur Claude Rousset au téléphone. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Euh, bonjour à vous. Comment ça va eh bien, à Fougeron ça va très bien. D'accord, c'est super. En tout cas, merci, monsieur Rousset, d'être parmi nous. Alors, vous êtes président des Amis de l'écomusée du pays de la Cerise. Alors, on va quand même un petit peu planter le décor aujourd'hui. Eh bien, On parle de la fête des cerises qui aura lieu très prochainement, c'est ce samedi 6 juillet à Fougerolles en Haute-Saône pour préciser. Euh, donc voilà, forcément, fête de la cerise. Alors on parle avec vous euh, aujourd'hui eh de l'histoire de la cerise à Fougerolles, est-ce que vous pouvez nous en dire euh, plus eh bien, ça fait plus de 3 siècles, bientôt 4 siècles, qu'on cultive des cerises à Fougerolles. D'accord. Des guignes en particulier. D'accord. C'est des petites cerises très parfumées et très sucrées, oui. qui permettent la fabrication, bien sûr, des guignolets. D'accord. Et des eaux de vie, des eaux de vie cerises, qui est le kirsch. Ah, très intéressant. Euh, <rire> cette cerise était cultivée sur euh, 14 communes autour de Fougerolles. Oui. Et petit à petit, euh, on a vu s'implanter des distilleries. La première distillerie est de 1811, la deuxième, 1829, et puis ensuite, vers 1900, on en comptait 45. D'accord. Ben dis donc. Voilà. Alors, cette cerise qui était donc euh, produite euh, sur place. Au départ, les distilleries s'étaient installées au milieu des vergers, et puis petit à petit, avec l'arrivée du chemin de fer, les, les entreprises ont migré le long de la ligne de chemin de fer. D'accord, ok. Donc euh, ça c'est vraiment euh, très traditionnel à Fougerolles, on cultive les cerises depuis très longtemps. Ah oui, oui, oui, on a des traces dans des inventaires depuis 1730. On est... Incroyable Voilà, on a des beaux de cerises qui sont inventoriées. D'accord. Alors, il y a plusieurs variétés présentes à Fougerelle, comme voyez. Vous... Ah oui, ce sont, parmi les guines, ces petites cerises, on a à peu près 35 variétés qui sont cultivées. D'accord. Okay. Il y a des noires, des rouges, des très peu colorés, des plus ou moins parfumés, ça dépend des, des variétés. Les, il y en a une, une ou deux, euh, je veux dire variétés qui sont un peu plus tardives, mais il y a très peu de différence entre les variétés au conduit pré précocité. D'accord, ok. Et comment ça se passe un petit peu pour ces cerises et ces cerisiers euh, en ce moment Est-ce que, Alors, on parle beaucoup du réchauffement climatique, etc., de tous ces produits qu'on utilise, comment ça se passe Eh comment... Ben le verger euh, Fougerola a eu un déclin très importants. Euh, parce qu'il euh, fallait trouver de la main d'œuvre pour cueillir. Oui. Donc, dès 1970, on a implanté la récolteuse mécanique, elle est une secrose. Du fait que c'est de la cerise qui est destinée à la distillerie, donc peu importe, le, les, les petits chocs. Et puis, depuis une dizaine d'années, les producteurs, les agriculteurs ont replanté. Voilà. Et actuellement, on peut dire que le verger fougerolais est en train de renaître... Euh, Voilà. Ah c'est plutôt une très bonne nouvelle. Oui, très bonne nouvelle. D'accord, donc vous êtes également membre de la confrérie des goosteurs de kirsch, comme l'ont dit eh bien, nos deux oui. invités aujourd'hui. Euh, c'est euh, de par ces cerises qu'on fabrique ce kirsch Oui, c'est tout. Donc, euh, on peut dire 600-700 tonnes les bonnes années sont transformées en kirsch. Oui. Et bien sûr, ce kirsch doit être. Euh, C'est des, des, je veux dire, aux chocolatiers, aux pâtissiers, puisqu'actuellement, on en consomme de moins en moins après les repas. Ah voilà donc, il faut trouver des débouchés. Euh, D'accord, euh, ok. Euh. Donc, j'imagine énormément de cerises à Fougerolles avec tout ces, euh, toute oui. cette culture. Qu'est-ce qu'on en fait, justement, de toutes ces cerises J'imagine que ça eh ne marche pas que pour, que pour à Fougerolles <rire> Euh, là, une petite partie euh, est, est vendue directement pour les producteurs, oui. pour les fabrications de confitures, pour les conserves maison, bon, voilà. oui. euh, puisque la, cette petite cerise se ce conserve très très bien au congélateur, et c'est ainsi qu'on peut manger des tartes et des clafoutis toute l'année, ah voilà. voire des beignets. Ah ben, oui, c'est vrai. Voilà. vrai. Et puis une, une, la plus grosse partie est quand même euh, achetée par les distillateurs, qui euh, la transforment en, en eau de vie de cerise, le kirsch, Et celui-ci est diffusé je dirais, à travers toute la France, chez les pâtissiers, chez les euh, chocolatiers, etc. D'accord. Et merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Est-ce que nos invités ont des questions à poser à, à M. Rousset peut-être Ou un petit mot à lui dire Oui, donc euh, la maturation euh, des cerises, euh, c'est comment cette année, M. Rousset Alors, actuellement, donc, les, cette année, les cerises arrivent à maturité, mais ce n'est pas très régulier. Si d'habitude, euh, on a une maturité qui s'étale sur une quinzaine de jours, euh, on a récolté les premières cerises bonnes à manger il y a déjà plus de 15 jours, et puis les prochaines qui sont récoltées... À, ça peut dire à 500, 600 mètres d'altitude, ce euh, sera dans, dans, dans la semaine ou dans, ou dans 10 jours. Voilà. Donc, mat une maturité très étalée, mais qui n'est pas très formidable, parce que sur le même arbre, nous avez déjà des cerises très, arrivées à parfaite maturité, et d'autres qui sont encore en, en formation. Euh, par contre, l'année dernière, nous avions une année exceptionnelle de récolte de cerises. Euh, toutes les cerises étaient à maturité en, en même temps. Mais pour autant, euh, il y en aura euh, en vente, euh, il y en aura aussi ah, oui, pour oui, la vente sur le problème, marché. Ah oui, pas de problème, pas de problème. Il y aura quand même des, <rire> des cerises pour la fête des cerises. Hein. Ah, ah, oui. Là, il n'y a pas de problème. Alors, comment ça se fait que euh, maintenant, euh, elle mûrisse pas, elle Ben, pas... on ne sait pas trop. Peu, parce que, de toute façon, la, la floraison a été très tôt cette année. D'accord. Hein, donc, ça a été début, euh, début avril. D'habitude, c'est vers le 15-20 avril que la, la floraison a lieu. Et la récolte, à fin, juillet, fin juin, début juillet. Et cette année, euh, je pense que le, le phénomène climatique du chaud, du froid, de la pluie, etc., fait que euh, c'est très étalé. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à conserver toutes ces cerises au fil euh, du temps et pour les futures années avec... euh, Pour l'instant, le verger fourrelais n'a pas l'air de souffrir sous les biens du réchauffement climatique. D'accord, ok. Euh, je dirais c'est une assez bonne nouvelle de ce côté-là. Ok, donc la fête des cerises pourra continuer et perdurer ah, oui, prochaines on... années. <rire> oui, oui, on pourra fêter bientôt son... la cinquantième édition. Ah, oui. mais... 55e L'année prochaine, la cinquante-cinquième. au 55e, oui, 55e ouais, wow. donc, oui. Incroyable Voilà, donc euh, ça pourra encore continuer. Super Est-ce que je peux vous poser une petite question, M. Rousset Pourquoi euh, un amour euh, euh, pour ces cerises de votre côté Comment un jour vous êtes tombé dans cette marmite de la cerise euh, Comment je suis tombé dans la marmite Tout simplement, <rire> euh, on, il était question de créer un écomusée avec euh, principale euh, activité. Donc... Euh, « L'histoire de la cerise à Fougerolles ». D'accord. Et j'ai travaillé avec l'ethnologue qui, qui travaillait sur le sujet. Et on, petit à petit, je me suis intéressé à la cerise et j'ai suivi tout ce, qui se, tout ce qui se passait autour du cerisier. D'accord, voilà. ok. Eh c'est super. Ça, en particulier, la naissance de la Rossée. D'accord. Euh, le développement des cerisiers pour les adapter à la récolte actuelle parce que euh, pendant un certain temps on a cultivé des cerisiers qui avaient des branches qui descendaient pour faciliter la cueillette mécanique et puis lorsque la cueillette... Euh, la, cueillette manuelle. Oui. Et lorsque la cueillette mécanique est arrivée, eh ben, il a fallu euh, totalement changer le fusil d'épaule. Ah oui, j'imagine. Est-ce que ça, ouais. du coup, les, les cerises sont toujours euh, en très très bon état J'imagine quand même que ça doit être un petit peu différent. Un... Euh, L'état le, de, la, de la cerise importe peu du fait que ça va être ferme, mis en fermentation. Ah oui et voilà. Bien au contraire, une cerise qui a sûrement été euh, On veut dire manipuler un peu fortement, on va fermenter plus. Ah vite. oui, d'accord, okay, ouais. ok, Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Eh ben, bonne Monsieur émission. Rousset. et puis euh, <rire> on va dire bonne fête des eh ben, de fait. 2019. Super, merci beaucoup à vous d'avoir pris euh, du temps pour répondre à, à mes questions. Et une très très belle journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors nous sommes toujours avec euh, eh bien, nos deux invités, Jean-Baptiste et euh, Clément, avec qui nous parlons aujourd'hui eh euh, de euh, la fête des cerises qui aura lieu euh, samedi 6 juillet. C'est très très bientôt, c'est ce samedi. Euh, on est en plein rush là, j'imagine. Oui, c'était un peu le problème de trouver des producteurs. J'en ai rencontré ce matin qui, qui secouaient le, certaines variétés qui mûrissent très vite avec la chaleur qu'on a eue la semaine passée. Euh, bon, euh, on secoue, on secoue, on cueille aussi, on oui. cueille, euh, parce qu'il n'y a pas que le kirsch, il y, y a aussi de la, de la, de la cerise de table. Euh, Ce n'est pas le, le plus important à Fougerolle en quantité, ça c'est sûr, mais euh, on a quand même une, une demande à cette saison... Le souci avec la cerise de Fougerolle, c'est qu'elle euh, elle est, est une guigne, c'est une cerise un peu spéciale qui n'a euh, qui pas la peau trop dure. Alors elle est moins facilement transportable. Donc euh, c'est pour ça qu'on fait une grande fête, que les producteurs vendent de la bien cerise. Bien. Euh, les gens, les amateurs viennent, viennent en chercher, s'approvisionner pour avoir de la cerise de qualité, la cerise qui tâche, la bonne cerise pleine d'anthocyanes, pleine de, de, de bienfaits. Et euh, voilà. Bon, euh, c'est le problème qu'on ne peut pas euh, emmener ça à Rungis euh, et repartir redistribuer dans le reste de la France. Donc, distribution, <rire> distribution locale avec vente directe ce samedi euh, sur le marché euh, qui commencera donc à 15h. Et qui terminera à 21h. C'est pour le plus grand plaisir, en tout cas, de, de nous tous près de Fougerolles. On vous invite à aller goûter ces cerises. Alors, durant cette fête des cerises, il n'y aura pas que des cerises, il y aura aussi de la musique. Il y aura le groupe Sans d'encre, un rock celtique. Donc, on écoute tout de suite eh bien, le premier titre se nommant Les Françaises. Et on se retrouve juste après. Leur serviette au bord C'était le chaque jour qui traverse la rivière métamorphosée en frontalière Sûrement stressé à l'amour Par choc ou par choc, c'est moins glamour Bicoc et à on ne vous oubliera jamais Ou alors qu'un peu, car dans nos corps D'ado boutonneux, on ne vous oubliera jamais Nous sommes toujours ensemble aujourd'hui eh pour vous parler euh, de la fête de la cerise qui aura lieu eh bien, à Fougerolle, hein, vous l'avez bien compris. C'est ce samedi euh, 6 juillet et voilà, on va pouvoir déguster des cerises et ça, ça va être génial parce que franchement, nos invités nous en ont ramené et on se régale déjà. Merci beaucoup en tout cas. De rien. <rire> Alors, ça fait combien de fois qu'est organisée, justement, cette fête des cerises Alors, cette année 2019, on est à la 54e ah fête ouais. des cerises. Incroyable. Donc, elle a démarré en 1963. Il y a eu quelques coupures. Mais voilà, on essaye de perpétuer la tradition. Et c'est toujours un bonheur parfait pour, pour, pour nous, Fougerolais, et pour les, les habitants des alentours de pouvoir s'approvisionner en, en cerises Et puis de, de faire la fête parmi nous, parce que c'est vraiment le, le moment de la récolte. Quoi. Et donc oui, ça fait vraiment partie du patrimoine même de Fougerolles et aux alentours. Quand on sait que j'ai été subjugué euh, il y a quelques semaines, j'ai vu que la fête des cerises était présente dans le guide du routard. Ah ouais Le guide du routard et le petit futé. Le petit futé aussi. C'est énorme. <rire> voilà, c'est vraiment une même. tradition qui se perpétue, qui est immatérielle, mais qui est, qui est bien présente. Ah, oui. vous, vous me disiez, Fougerolles a quand même un euh, euh, site remarquable du goût. Oui, mm -hmm. la seule commune de Haute-Saône. Il euh, n'y a pas beaucoup de, de, de, comment, de produits en France qui peuvent se targuer de, de, de ce label. Ils sont 60 uniquement sur la France. Donc euh, c'est des choses qui, qui font avancer aussi euh, ben, tout le travail que les, les, nos, nos aïeux ont fait euh, pour, euh, pour, pour ce patrimoine. Et on a été reconnu en novembre dernier euh, au niveau du patrimoine immatériel de la France, au niveau du patrimoine culturel, euh, pour la culture de la cerise et la distillation. D'accord. Donc là, on est, on, on est sur la bonne voie pour l'UNESCO, on va dire. Ah oui. Mais euh, il y a encore un peu, un petit peu de travail, on va dire. Un Mais petit bon. peu de travail. Voilà. En effet. Euh, comment un jour vous vous êtes investi, justement, dans ce pays de Fougerelle et dans cette fête des cerises Pourquoi Euh, pourquoi Comment Parce qu'on reste un petit, un petit village à, à la limite euh, Haute-Saône-Vosges, euh, loin du, des décideurs de la Haute-Saône, euh, proche des Vosgiens, mais, mais de l'autre côté. C'est vrai. C'est une autre région aussi. Maintenant, les grandes régions, ben, on est au bout de tout. Et Il euh, y a la montagne, il y, y a la plaine de l'autre côté. Et euh, c'est n'est pas forcément facile de, de faire parler de soi, mais on, on a quand même des produits qui, qui, qui valent le détour et euh, bon, le, le tourisme euh, commence à, à se soucier aussi de, de l'intérêt des, des produits de qualité maintenant. Tout à fait, oui. Et donc oui, les, même les volontés du, du consommateur, hein, de, de consommer un peu plus local, savoir ce qu'on mange. Là, on vous a fait déguster des, des cerises. Elles ont été cueillies, cueillies dans l'arbre ce matin, elles sont extra bio, voilà, c'est grâce au circuit court aussi qu'on qu veut mettre en avant nous. Toute la fête euh, tournera de toute façon autour du local et du circuit court super, donc c'est une vraie tradition hein, cette fête des cerises, 54 e année quand même euh, cette fois-ci, est-ce que le public répond euh, présent pour... le, le, le, le, le public attend la fête des cerises, <rire> c'est quand même les premiers fruits de la saison on va dire, ah ouais. des, les, les premiers fruits des arbres on va ouais. dire, euh, c'est quand même attendu et euh, ben, cette année on va, on va encore euh, continuer dans, dans ce sens-là, on, on va répondre à cette attente. Et puis, ben, on va vous présenter peut-être euh, ah le, le programme a, des festivités. Tout à fait. Avec Alors plaisir. bon, ben, on, cette année, on va organiser ça uniquement sur le samedi, euh, ce samedi, donc le 6 juillet. On va organiser ça l'après-midi uniquement et toute la nuit parce que, parce que quand, quand on en a goûté un peu, on en veut encore. <rire> Donc, de 15h à 21h, au centre de Fougerolles, euh, grand marché de producteurs et artisans locaux. Donc, euh, les producteurs, il y a bien sûr la cerise euh, qu'on pourra acheter euh, nature, ouais. comme ça, euh, pour, pour simplement grignoter ou pour faire ses réserves, comme l'a expliqué Claude. Ensuite, on a tous les produits transformés à base de cerises. Bien sûr, les eaux de vie, les apéritifs l'apéritif à la cerise, c'est quand même assez sympa en ce moment. -là. Euh, ça, ça pétille, c'est super. Mmh. Et puis, euh, ben, on a également des produits transformés qui sont typiques de chez nous puisqu'on a les vaches sous les, sous les cerisiers. Ah, oui Donc, euh, ben, la vache euh, produit du lait et le lait transformé en glace avec des cerises dedans, c'est quand, euh, quand même super sympa. Ah, ça, ça donne envie. Hein. Ouais, Clément ouais, nous ouais, en parlait des... un petit peu. Euh... Voilà, donc là, il y a vraiment quelqu'un qui fabrique des glaces à Fougerolles. Oui, c'est la ferme Aubry, donc, euh, qui fait partie, euh, qui est une. Euh, comment dire, c'est des, des glaces à la ferme. Oui. Voilà, donc avec euh, leurs propres fruits et leur Ils et leurs propre lait. Wow. Donc encore une fois là, on ne peut pas être au plus près du, du producteur. Et là on peut goûter ça sur place. Oui, sur place, elle wow. sera présente, euh, bon, à emporter peut-être pas. Ah bah non, on pas mange sur place. <rire> Faudrait pas traîner, mais euh, elle, est, elle est régulièrement sur les différents marchés et euh, voilà, vous, là, vous, vous pouvez retrouver ces produits, je pense ici localement euh, même sur, sur le secteur de Remiremont euh, sans souci. On a également tout ce qui est fromage, forcément, les, les vaches, mais aussi les, les brebis, les chèvres, pâturent les, pâture, les vergers. Et euh, c'est quand, quand même ça aussi qui fait partie du, du patrimoine de Fougerolles. Euh, ces vergers-là sont, sont un modèle d'agriculture peut-être pour demain, euh, avec des animaux qui souffrent moins des grandes températures, euh, des arbres qui sont fertilisés euh, directement. Et puis, euh, et puis euh, un verger qui est entretenu. Quoi. Oui. Donc, euh, bon, c'est un, un modèle qui marche très, très bien. Un, un sorte d'écosystème agricole qui, qui euh... est C'est un peu le principe de la permaculture, en fait. Voilà. Oui. Et ça, on aime bien. Exactement. <rire> <coughs> Donc en revenant sur ce marché, on va peut-être parler des, des artisans mmh. euh, qui, ben, qui, qui proposent, euh, on, a, on a un vanier qui va venir euh, proposer ben, le panier traditionnel, oh ouais, on n'en a pas parlé exactement. La, euh, charmotte, la charmotte, le terme. La ah oui. charmotte, oui. Donc c'est un panier traditionnel qu'on qu tient euh, en bandoulière euh, sur, euh, sur le côté, qui nous permet de grimper à, à, au traditionnel pied de chèvre. Euh, une, une, une sorte d'échelle avec un, un seul mât euh, qu'on qui, qu qu insère dans, dans une fourche de, de cerisier dans, dans, entre deux grosses branches et puis c'est tout à fait stable on a un gros, pa, un, un gros pied à cette échelle qui, qui permet une stabilité optimale et ça fait également partie de notre patrimoine oui, euh, super. Voilà, que vous pourrez que... découvrir euh, durant, notre, euh, durant notre marche tu oui, peux... durant la marche exactement, durant la marche Ça, là, tout ce patrimoine, euh, il est exposé naturellement en fait, euh, dans le paysage fougerelais. Lorsqu'on se promène, on voit des, des fermes typiques euh, vosgiennes. Euh, en général, euh, contre les fermes, on voit euh, le pied de chèvre, donc cette grande échelle en d'autres termes, euh, qui est euh, suspendue contre la façade, mais abritée, parce que cette échelle elle est en bois. Et donc si elle prend l'eau, le risque, c'est qu'elle euh, casse ouais. lors des récoltes. Donc ouais. c'est essentiel de la protéger. Et donc, comme je disais, ça fait partie de la petite euh, balade, du petit petite itinéraire. Donc, nous, euh, pour la marche, on aura une marche de 10 km qui est organisée. D'accord. Donc, dans les alentours de Fougerolles, les différentes sections, les différents hameaux. Oui. Parce qu'en fait, euh, Fougerolles, c'est une. Comment euh, dire Tout à l'heure, euh, Jean-Baptiste vous parlait de notre village. Je si ne sais pas si on peut parler encore de village, lorsqu'on oui. atteint bientôt 4000 habitants. Ah oui. on, on va parler de village au niveau de l'ambiance. Voilà, au niveau de l'ambiance. Parce qu'en fait, Fougerolles, ce n'est pas euh, une grosse ville. C'est une ville qui est composée de beaucoup de sections, beaucoup de hameaux. D'accord. Et c'est ça qui donne la force de Fougerolles et ouais. la richesse. Oui. Tout à fait. Richesse paysagère, richesse euh, bah, du patrimoine. C'est en se promenant, en, en se perdant dans la campagne fougerolaise qu'on qu qu qu qu voit encore tout, tout, ce, tout ce patrimoine qui est bel et bien vivant. C'est génial. Donc, euh, durant cette marche, on pourra forcément apercevoir eh bien, euh, tous ces cerisiers qu'il y a euh, dans Fougerolles, en tout cas une bonne partie. Est-ce qu'on pourra voir un petit peu comment ça se récolte euh, traditionnellement à la main euh, euh... Par chance, oui, mais <rire> beaucoup de monde va venir, euh, <rire> beaucoup de monde va venir euh, profiter de la, profiter de la de fête, fête des frises. Oui, mais ce sera certainement faire... le grand rush, hein. de toute oui, façon, là, pour la récolte. Oui, oui il oui, oui, oui. y, y, a, y a possibilité, c'est quasiment sûr. Vous verrez sûrement des pieds de chèvre appuyés sur les cerisiers qui, a, qui attendent les cueilleurs. <rire> <rire> et vous <rire> et laisserez et... votre imagination faire le reste. <rire> voilà, voilà, voilà. Ok, super. Donc cette marche, ça se passe quand même sur 10 kilomètres temps de regarder, de se familiariser avec euh, le paysage et d'admirer euh, un petit peu tout ça. Ça commence à 15h, c'est ça hein Voilà, c'est une marche qui commence à 15h, euh, qu'il sera donc jusqu'à 18h30, ouais. le départ. Okay. Donc le départ se fera à la salle des fêtes. Ok. Est-ce qu'il faut s'inscrire Euh, à l'avance, euh, je ne sais pas s'il y a des réservations. Oh. Pas forcément, on peut s'inscrire sur place. Il euh, y a un coût de 2 euros pour la marche. Mais à noter que cette marche, euh, il y a un petit euh, présent, une petite euh, consolation, <rire> qui ah est donc euh, un petit apéritif euh, un cocktail offert euh, par euh, la distillerie Émile Coulin. Super voilà. Donc ça encourage à aller se promener. <rire> il faudra bien sûr prendre de l'eau parce qu'ils annoncent quand même. Euh, Ça met en jambes, <rire> ça met en jambe. Heureusement voilà. que c'est pour après, quoi, je pense, parce qu'autrement... Euh... Euh, c'est à la fin de la marche, Voilà. c'est à la, la, la voilà, voilà, tout à fait. Après l'effort, le réconfort. Eh ben voilà, Et tout puis à fait. Le, le comité euh, fait également une offre spéciale pour les marcheurs avec une, une réduction sur le prix du repas. D'accord, super. Alors les marche oui, je... plus repas, à 13 euros. Ah ben, alors, oui, repas Et compagnard. Repas compagnard euh, bien garni comme... Exactement, oui, oui. Avec avec des, des, des produits, euh, encore une fois, locaux, Super. transformés avec euh, la tradition. Il va y avoir du chic. Oui, qu'est-ce voilà, que c'est que voilà. ça, le chic Qu'est-ce que c'est Ah, le chic, <rire> qu'est-ce que c'est ah, Allez, on va, on va raccourcir. Euh, je vais sûrement me faire taper sur les doigts par, <rire> par, <rire> par, les, les, producteurs, par les producteurs de chic. Mais c'est un, un, un fromage blanc euh, euh, bien local... Avec, euh, avec une texture qui, qui, qui est euh, très agréable à cette saison, le, le chic, et puis euh, agrémenté d'herbes fraîches, d'herbes aromatiques, des fois même petite échalotade dessus, euh, sel, poivre, euh, voilà. Et ouais. certaines fois, on met même du kirsch sur ces petits euh, morceaux de... Sur la petite tartine, avant de mettre voilà. le chic. Et oh ça c'est l'optimal. Le... Ça c'est oh, super C'est ce qui se passait euh, quand euh, en novembre, il y aura la fête du kirsch, ouais. donc de là du Kirsch, euh, l'année dernière, euh, quand on visitait les différentes distilleries et différents points de vente, à un endroit, il y avait euh, la dégustation justement de chic sur des morceaux de pain grillé et on faisait couler euh, une petite goutte de, de Kirsch. Oh ça, ça vous relève juste euh, voilà. le goût, c'est pas, frais. pas, c'est euh, c'est c'est comme disait Claude, c'est beaucoup utilisé maintenant par les, par les pâtissiers, mais je dirais par toutes. Par, les, par tous les bons cuisiniers euh, chez vous, à la maison, mettez, mettez une, petite, une petite touche et ça va, ça va réveiller tous vos ingrédients. Quoi. Les amis, bon appétit, hein. on est en plein euh, <rire> dedans là. Donc il euh, y a un menu qu'on peut réserver, hein. là on, en, on est en train d'en parler. Donc c'est euh, -ce toujours d'actualité, est-ce qu'on peut encore le réserver parce que c'est quand même déjà samedi Oui, on peut encore le réserver. Je oui. euh, peux détailler un peu le, ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc, euh, Il y aura un kir à la cerise dans un premier temps. Oui. Avec ensuite une salade verte avec des salades de pommes de terre, euh, de la saucisse chaude. D'accord. Accompagnée de chic, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Oui Ensuite, euh, un petit dessert euh, qui s'appelle une cerise gourmande. Et enfin, le café. Donc, le tout pour 12 euros. Et vous pourrez réserver au 07 89 34 03 89. Voilà. Donc, et ce menu se, euh, pourra se déguster à partir de 19h30, c'est ça C'est bien ça. Hein et on, on mange où, du coup Donc, ça se passe euh, à la salle des fêtes, sur le parking de la salle des fêtes. Il y aura des chapiteaux. Oui, le, le, le repas est servi sous chapiteau. Je pense que ça sera plus pour l'ombre que pour la pluie. On croise les doigts, on touche du bois. Tout à fait. Et euh, normalement, euh, tout, tout, tout est bien programmé au niveau de la météo. On a fait ce qu'il fallait. Ah ben voilà, super. Oui, oui. La commande est passée. Donc je vous propose qu'on se lance dans une deuxième bulle de son avant d'en savoir encore plus sur cette fameuse fête des cerises à Fougerolles. On écoute On n'est pas des marins, toujours du groupe Sans Sandancre présent, et bien justement durant cette fête des cerises. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. sapins pour remplacer les déferlantes nous on a la neige foudroyante les tracteurs remplacent les chalutiers la chasse aux renards la pêche aux homards mais le caractère reste le même rude fort sensible fier On n'est pas des marins-pêcheurs navigateurs On est des bûcherons rogers agriculteurs on, on laisse pas de en mer Mais on crève les mains dans la terre On n'est pas des marins-pêcheurs navigateurs On est des bûcherons en roger, agriculteurs On n'est pas de en mer Mais on, on crève les mains dans la terre Génération en oh, génération La tête rongée par les alizés, Ton petit bonnet vissé sur le front Ton regard attend la marée Un vieux rhum pour te réchauffer Nous c'est le qui remet l'aplomb Sur le doux ou à la trinité Dans nos tranches, c'est la même chanson Pas les marins pêcheurs navigateurs, on est des bûcherons, hombri, agriculteurs, on Espagne pas tout le grand mer, mais on crème les mains dans la terre, on est pas les marins, pêcheurs navigateurs, on est des bûcherons, on bouge agriculteur. Ta force, le respect Nous aussi, avec nos six mois de froid C'est Noël, la moitié de l'année Mais je te jure un jour, tu viendras Et je te fais découvrir ma vallée On est pas ma rêve Nous sommes toujours ensemble dans la bulle aujourd'hui pour parler de cette fameuse fête des cerises qui aura lieu eh bien, euh, samedi 6 juillet. Hein, vous l'avez bien compris, vous pourrez euh, déguster des cerises, manger un menu traditionnel, mais pas que. Quel est le programme, la suite du programme pour, euh, pour ce jour spécial eh bien, l'après-midi, il y aura aussi euh, des, des animations pour les enfants, il y en aura oui. vraiment pour tous les publics. C'est intergénérationnel, cette fête. Exactement, vous l'avez compris, comme le patrimoine, on souhaite le transmettre. Oui. Tout à l'heure, on avait Claude, euh, nous oui. qui sommes plus jeunes, mais voilà, on a envie que ça, ça, ça se perpétue. Ça perdure, oui, voilà. tout à fait. Et donc là, les, les jeunes euh, des écoles, donc euh, l'école Saint-Joseph et l'école euh, du château, ils vont euh, faire des animations, donc des jeux de foot, des jeux de Molky, des jeux Mario Kart. Donc ouais, il y aura vraiment diverses animations. Et il y aura aussi une petite, euh, chorale, une petite chorale, Oui, la chorale euh, des, écoles, euh, des, des élèves de l'école de Saint-Joseph. D'accord. Ils ont préparé un spectacle musical euh, qui a pu être déjà vu pour, pour, pour certains de la commune, mais, mais euh, oui, à corps et en chœur, euh, leur spectacle musical qui qui envoie, euh, oui, qui mal, oui. qui envoie bien. Ouais. Donc ça c'est bien parce que les écoles de Fougèresrol se sont investies. Oui. Et ça, bah il y a il y a aussi que Au niveau bénévolat, c'est jamais facile. Euh, les associations peuvent tous le dire. Euh, nous mais... aussi, nous aussi, hein, on a fait un appel à témoins, un appel à, à, à bénévoles, bénévole. <rire> un appel à bénévoles, excusez-moi, <rire> un appel à bénévoles pour que cette euh, association, donc nous, c'était une association, où on est tous bénévoles. — Pour que la fête des cerises continue. Donc euh, oui. no notre comité des fêtes, euh, à l'heure, organise uniquement la fête des cerises. Dans le passé, il organisait même euh, le Nouvel An, même d'autres euh, animations. Il y a d'autres animations sur la commune, euh, organisées par des confréries, par, par d'autres choses. Mais le comité des fêtes euh, peine à, à trouver assez de, de, de bénévoles. Et euh, c'est un problème récurrent. Mais là, on se rend compte que... Euh, la commune les écoles, les petites écoles même oui. des écoles qui, qui pourraient être euh... peut-être disparaître menacées, oui. l'école oui. du château c'est ça Oui l'école du château c'est en fait, l'une des dernières écoles euh, parce qu'en fait Fougereau, comme je disais tout à l'heure il y a beaucoup de sections, beaucoup de hameaux et en fait à l'époque il y avait quasiment une école dans chaque section. C'est incroyable oui et donc là nous il reste toujours l'école du centre donc, euh, qui est, où tout est centralisé mais par contre il reste les petits résistants donc, qui sont euh, l'école du château où il reste 13 élèves, et chaque année, c'est une difficulté pour qu'elle reste ouverte. Ouais, surtout, mobilisez-vous pour que cette école puisse perdurer encore, parce que c'est quand même, ça fait aussi partie des traditions et de l'histoire, j'imagine, de Fougerolles, d'avoir vraiment une école dans chaque hameau, ça voulait et vraiment bien dire quelque chose Et puis une éducation qui est, euh, qui, est, qui est différente forcément dans des petites structures comme ça, oui. qui, est, qui est beaucoup plus enrichissante pour les, pour les élèves. Et, et on le voit là avec ce, ce qu'ils nous proposent, leur, leur, jeu de, leur parcours Mario Kart. Et voilà, on voit qu'ils s'investissent, qu'ils qu sont très créatifs et on est, on est super content de, de leur aide. Et ben en tout cas, on les embrasse et on les remercie. Et donc, pour la suite des festivités, le soir, il y aura, comme on a annoncé tout à l'heure, les concerts. Oui. Avec une première partie à 18h30 du groupe VSP. D'accord. Donc, c'est un groupe de reprise pop-rock. Voilà, essentiellement. Qui nous vient qui nous vient de la Haute-Saône. Voilà, super. Voilà. <rire> S'en suivra donc. <rire> S'en suivra donc à 20h30. Donc là, c'est notre gros concert. Ah oui. Donc, c'est le groupe sans encre. Donc, vous avez déjà entendu deux extraits. Et donc, l'entrée est gratuite, hein, bien sûr, oui. comme pour toute comme, la journée. Comme toute la journée, hormis, hormis la marche euh, au tarif modique de 2 euros, avec un, un impéritif et un ravitaillement, je crois que... C'est rentabilisé. Voilà. Alors, Sandancre, c'est un groupe de rock celtique, hein, mais qui vient d'où, du coup Donc, c'est un groupe de rock celtique qui est suisse, ouais. qui vient de la Chaux-de-Fonds. D'accord. Donc, c'est en frontière euh, vers Mourteau. Ouais. Donc, on l'entend bien, en fait, euh, dans beaucoup de leurs chansons. La première, ça s'appelait les Françaises. Oui. Donc ça parle en fait euh, des, des, petits, des, Suisses, des petits Suisses <rire> qui allaient euh, voir les, les filles qui, qui bronzaient le long du Doubs, ah, euh, de la rivière. Et en fait, il, il, il explique, le chanteur Tully, il explique que maintenant, ça a bien évolué. Et maintenant, c'est les, les filles qui viennent travailler en Suisse, oui. les frontalières, fronta euh, par choc contre par choc. Et que euh, voilà le, le, le, le rôle a tourné. Voilà. D'accord, pourquoi Alors, comment ça s'est passé un petit peu avec eux pour les faire venir Donc, pour les faire venir, euh, donc moi je, donc comme on le disait tout à l'heure, nous sommes deux nouveaux Fougerolles. Oui. Moi, je suis à Fougerolles depuis trois ans, mais je suis originaire euh, donc, du haut de Morto. Ah. Et donc, dans le Haut-Doux, euh, Sans-Encre euh, fait quasiment euh, toutes les fêtes. Hein. Ils ont fait un, dernier, un festival euh, dernièrement euh, ils se produisent énormément. Et donc là, ils souhaitent aussi euh, s'ouvrir. Et donc, euh, bah, je me suis dit, pourquoi pas les faire venir à Fougereul et peut-être dans d'autres euh, contrées. Ah, C'est génial, ça voilà. Un petit peu de patrimoine de chez toi, ici. Exactement. Oh, C'est voilà. super. Et ils seront euh, fin euh, juillet ou le 14 juillet, je crois, à Fondrement, à, en Haute-Saône. D'accord, ok. Eh C'est super. Grâce à toi, ils font un petit peu de date dans, dans nos coins et on va pouvoir les découvrir. Merci beaucoup. Alors, du coup, il y aura quand même aussi euh, l'élection de Miss Cerise 2019. Hein euh, pas de fête de la cerise sans Miss Cerise. Oui, donc ça, c'est quelque chose <rire> aussi des traditionnels, Ça en fait partie. Hein, Depuis le début, il y en a hein, des... des Miss. Miss oui. Miss. Voilà. Et donc, euh, cette année, donc, les candidates ont déjà été sélectionnées. Il y en a dix. D'accord. Donc, c'est quelque chose d'assez sérieux. Ben ah Oui, j'imagine. Un réel tremplin. C'est pas simplement folklorique. Hein, <rire> euh, on a déjà eu des Miss qui sont devenues Miss Franche-Comté, par exemple. Ah, ouais Mais... Quand même. Ah, C'est des beaux fruits en général. <rire> D'accord. Voilà, et donc pour animer cette élection. Voilà, euh, le, la gagnante, donc la future lauréate, euh, remportera son... <rire> son poids en cerise en fait. Waouh Il y aura ouais. une balance, et comme chaque année, euh, pour enfin le folklore, il y a la. Il lui, lui offre les cerises en fonction de son poids. Okay. Elles sont gâtées. Elles sont gâtées. <rire> elles triche. Elle met des choses dans les poches et du coup, elles pèsent plus lourd. Je sais pas, non, on mais... n'a pas pensé à ça. Voilà, mais c'est <rire> voilà, une élection où voilà, les, les Miss sont très, wow. très bien euh, loties. Il y a beaucoup de, beaucoup de dons. Beaucoup de, beaucoup de... Les, commerçants, les commerçants, donnent énormément. Hein. Les lots sont nombreux pour les Miss. Et là, on en est très reconnaissant. Même nous, au niveau de, de, du soutien. Ouais. Pour euh, faire perdurer cette, euh, cette fête, c'est oui. essentiel. Et justement, oui. vous, avez, vous avez du soutien de la commune, des ouais. partenaires qui oui. vous aident On est, on est grandement soutenu par, par, les, par les commerces locaux qui seront ouverts euh, ce samedi 6. Ouais. Euh, on est également grandement euh, aidé par les, les différentes entreprises locales qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec, Le fruit en général, oui. ou les produits transformés à base de fruits. Mais euh, c'est une sorte d'aide. On a peut-être une recherche de bénévoles un peu plus euh, actifs. Mais, euh, mais de, de ce côté-là, on remercie grandement nos sponsors qui sont toujours fidèles et qui, qui nous aident euh, oui. à fond. Super, bah, nous aussi on les remercie car grâce à vous bah, on découvre euh, cette super fête des cerises qui aura lieu à Fougerolles eh euh, ce samedi. Alors on va se lancer dans notre euh, dernière bulle de son avec « Et euh, rêver » donc toujours de sang d'encre. Tu nous disais Clément que c'est leur dernier titre. Donc c'est euh, extrait de leur dernier album qui, qui est sorti il y a quelque ouais. temps donc qui sera en vente euh, lors de la soirée. D'accord. Donc euh, là c'est des chansons qui sont peut-être un peu plus engagées donc... Euh, Ça colle bien avec Fougerolles. <rire> tout à l'heure, on parlait de permaculture, de qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants plus tard, de l'évolution du de, de réchauffement climatique. Et bien là, il en parle très bien, le, le groupe en parle très bien, qui nous disent voilà, tout évolue, mais comment, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants mmh, Donc là, c'est très Très bien. beau message. Mmh. Neige, un pas après l'autre J'ai suivi les saisons Comme le plus fervent des apôtres J'ai écouté les sapins Se battre dans la tempête J'ai prié tous les saints Pour que le temps s'arrête J'ai voulu au plus profond de moi Des hivers d'antan Retrouver la puissance Des secrets d'avant Passer des journées à écouter les abeilles Se laisser transpercer par les rayons du soleil M'accrocher à des chimères, des vols de Goylan Espérer la fin de la montée des océans J'ai cru dix mille fois qu'on mettrait des gardiens dans les vagues. J'aurais même postulé avant qu'il ne soit trop tard Avant que l'âge mort bon ne rejoigne la encore Que les de Saint-Denis disparaisse sous les flots et rêves assez temps qui s'efface sans laisser de trace Et puis même je suis pas d'accord De voir partir tout ça De tirons peut rien De toute façon On n'a pas le choix de remettre non vie entre les mains de l'hopite je veux garantir un futur qui ne soit pas que pour et pour mes filles. je veux Quelques milliards de copains. Je suis sûr que toi aussi, tu l'aimes bien cette planète. Et que t'aimerais pas la voir cramée comme une boîte d'allumettes. Tu me dis que je suis un rêveur, c'est que t'as sûrement raison. Sache que le rêve fait grandir et est inaccessible aux cons. ce soir j'ai envie. Alors vraiment on n'y arrivera pas tout seul on a besoin maintenant Et... Ensemble, eh aujourd'hui, dans la bulle. Hein, on vous a fait saliver aujourd'hui avec euh, nos deux invités et M. Rousset, bien sûr, que l'on n'oublie pas au téléphone, hein, euh, voilà, qui nous a accordé un petit peu de son temps pour nous parler eh bien, euh, de toutes ces cerises présentes euh, sur euh, Fougerolle Alors là, on vient d'entendre euh, le groupe Sans d'encre. Tu me disais, Clément Hoff, c'est une formation de huit personnes, alors assez traditionnelle, parce qu'il y a de la cornemuse, etc. Cornemuse. Accordéons, différentes guitares, mais ils ont aussi de la vieille à roue. Ah Là, oui, incroyable! Celtique, ouais Parce qu'il ne faut pas oublier que la, la Franche-Comté, en fait, c'est un bassin celte. Ah oui. Ça vraiment, euh, c'est passé de main en main, hein, comme les, les, sais, sur l'histoire. Les, les origines de Fougerolles, les plus vieilles traces, on retrouve vraiment ces, ces origines celtiques. Ouais. D'accord, mmh. ok, incroyable. Et en plus, on, on a parlé tout à l'heure de la montagne euh, par rapport aux Vosges, le Val d'Ajol, qui <rire> est <rire> Vosgien. Euh, Qui est très proche de chez nous. Oui. Mais euh, parce qu'en fait, Fougerolles, c'était une terre de surséance. En fait, ça n'appartenait ni au duché de Bourgogne, ni à la Lorraine, en fait. Ah ouais Voilà. D'accord. Un peu comme au Mirmont avec les abbesses. Oui, voilà, tout à fait. Dans cet esprit. Ok, super. Pour ça qu'on a du patrimoine euh, croisé, hein, oui, beaucoup oui. avec le Val-la-Jeule. Par exemple, les chalots. Oui. Donc les petits greniers vosgiens qu'on voit à côté des fermes. Donc euh, soit chalot ou chalots. Pas que euh, vosgiens. Vosgiens, oui. oui. <rire> pas seulement vosgiens, voilà. <rire> <rire> Sud-Vosgien, sud Vosges-Saunoise, <rire> voilà. Vos Vos les Vosges du Sud, voilà, de ce ce la <rire> voilà. Donc, voilà ça servait à, à conserver le grain à l'abri, donc c'est vraiment une forme atypique, et donc euh, pendant la marche vous les retrouverez comme euh, beaucoup de choses euh, d'autres. Ah, Plus... C'est chouette, ouais. qu'est-ce qu'on retrouvera d'autre du coup Alors, euh, les chalots, les, les ou chalots, mmh. vous aurez des vues aussi sur, euh, sur les premiers clochers comtois, celui, ouais. de, celui de Fougerol en premier, bien sûr, euh, avec les tuiles vernissées, les prévergés. Les, donc euh, avec avec l'éventuel pied de chef qui attend le cueilleur. Et les vaches en dessous. Les vaches en dessous. Voilà. Là, les vaches ne viendront pas à la fête. <rire> elles ne nous transféreront que leurs pro leur bons produits. Euh, les charmottes. Qui euh, seront en vente sur le marché. Mm -hmm. Et puis, bah, si vous avez envie de, de kirsch et surtout de, de cerises bien fraîches, cueillies du matin, euh, bah, venez nous voir. On, a, on, a, on va peut-être. Euh, Reprendre, reprendre le programme, euh, les différents horaires euh, que, que vous ne perdez pas dans, dans l'amplitude des choses. Donc de 15h à 21h, pour, euh, pour faire assez simple, de 15h à 21h, au centre de Fougerolles, il euh, y a une grande rue qui est barrée, et puis euh, le, le champ de foie à la salle des fêtes, euh, pour le marché de producteurs et d'artisans locaux. En même temps de, du marché, on a tout ce qui est animation pour enfants, également dans le même secteur. Euh, oh. Sur les mêmes créneaux horaires, 15h, 18h30, dernier départ pour la marche depuis la salle des fêtes, 10 km à 2 euros. D'accord. Et puis après, commence le début de soirée, 18h30, là, on envoie la musique avec VSP. 20h30, le groupe Sandang, dont vous venez d'aimer. De, euh, <rire> pour deux heures de concert. Hein, voilà. Ah, oui, voilà, quand et, même. Et puis, euh, ben, euh, vous ne serez pas en manque de nourriture. On a prévu repas sous chapiteau, buvettes, grillades. Vous serez, serez, serez rassasié Voilà. À 22h30, euh, euh, l'élection de Miss Cerise 2019. Et puis, euh, ce sera suivi par un bal jusqu'au bout de la nuit, on va dire 4 h du matin. 4 h voilà. Euh, à mmh. Tout ça animé par Wolf Event. D'accord, ok, super. Donc, une super soirée euh, où on va vraiment euh, s'amuser euh, pour prolonger cette, euh, cette journée qui, voilà, qui s'annonce eh euh, sous les meilleurs auspices. Qui s'occupe un petit peu de guider les gens pendant la marche Est-ce y en a un, d'ailleurs, ou est-ce que les gens se débrouillent Donc, euh, la marche, elle sera balisée. De toute façon, ouais, la marche sera ouais. balisée. On a l'équipe avec Benoît et Hervé qui, qui s'occupent de la marche, qui ont été faire le travail de nettoyage du parcours. Parce ah qu'on oui. vous offre une marche qui est, qui est comme la fête, un peu atypique. Ah on oui. veut vous emmener dans les petits coins qui n'ont pas été toujours... Euh, Pas dans les sentiers déjà trop battus on va dire, donc il bon. y a eu du débroussaillage naturellement <rire> <rire> on les remercie pour ça et puis euh, voilà et si on veut s'investir l'année prochaine pour euh, la fête des cerises, on peut bien sûr, bien Allez. sûr nous sommes, euh, l'appel continue l'appel voilà, bénévole continue hein, si vous voulez que cette fête perpétue, perdure eh bien euh, continuons, donc euh, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pourrez aller sur la, notre page Facebook, oui Donc, euh, ça s'appelle le comité des fêtes Fougereul. Tout à fait. Et donc, euh, c'est une page qui est euh, relativement vivante. Hein. Nous sommes plusieurs administrateurs, donc les membres. D'accord. On est une jeune équipe hein, avec ouais. un nouvel, euh, nouveau bureau. Eh oui, j'ai vu ça. Et donc, chacun euh, souhaite s'investir. Euh, c'est un comité vraiment ouvert. Hein. On n'est pas, pas fermé. Chacun peut prendre des responsabilités. Vous êtes les bienvenus. Donc, euh, voilà. si, si vous voulez être bénévole, si vous voulez venir exposer pour la prochaine édition ou ou encore peut-être cette édition, je ne sais pas si les fermetures pour, pour les exposants, euh, voilà, contactez-nous via la, via la page Facebook du Comité des Fêtes. Super, vous en faites partie tous les deux du Comité des Fêtes, j'imagine Oui, nous oui. sommes 19 euh, bénévoles en tout. 19 bénévoles, membre, euh, membres. Mmh. Ok. Et puis... Euh... Et puis voilà, voilà. c'est une super émission en tout cas pour parler euh, de cette euh, fête des cerises euh, de cette année. Je vous remercie beaucoup à tous les deux d'être euh, venus ici euh, dans la bulle pour euh, nous en parler et je vous souhaite euh, une très très belle journée en tout cas, hein, ce samedi euh, 6 juillet et puis nous euh, euh, vous transmettrons eh bien, euh, tous euh, les liens utiles, les numéros de téléphone pour euh, manger, pour euh, voilà, s'investir si vous en avez envie euh, via eh notre notre site internet avec lequel nous mettrons eh bien, le podcast de cette émission d'aujourd'hui qui sera également présente sur notre page Facebook et rediffusée ce soir à minuit pour les couches tard. Merci beaucoup Clément et Jean-Baptiste. Merci Lia. Merci. Et puis on n'oublie pas eh bien, Monsieur Claude Rousset qu'on a écouté euh, tout à l'heure. Je vous embrasse tous et puis euh, euh, plein de bonnes choses euh, pour cette fête. Quant à nos auditeurs, eh bien, on se retrouve très très vite. Et puis surtout, euh, n'oubliez pas, c'est comme tous les jours. Hein. Bonheur, joie et rire à tous.